De bon ma j'ai rencontré le terrain de trois grands roi qui allait en voyage Un char doré de toute parts, On voit trois rois modestes comme d'ange Sur un les rois conduits Par l'enchevêtre devant une pauvre table roi Fils de Dieu, qui n'a qu'une dans ce lieu, ils viennent tous présenter leurs hommages.